Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Alhamdulillahi Rabbil Alameen wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd Suite et fin aujourd'hui incha'Allah ta'ala de cette modeste série relative aux règles du jeûne du mois de Ramadan et nous allons quelque peu sortir de ce que nous avions abordé précédemment c'est-à-dire le jeûne du mois de Ramadan, pour conclure et aborder, dans un premier temps, les types de jeûnes recommandés. Donc après avoir parlé de certaines sortes de jeûnes obligatoires. Ça fait partie de la sagesse et de la miséricorde d'Allah envers ses serviteurs, qu'elle a parmi les œuvres surérogatoires, alors quand on dit les œuvres surérogatoires, c'est-à-dire les œuvres volontaires que le serviteur d'Allah fait, de lui-même sans que cela ne soit obligatoire le terme surrogatoire d'ailleurs est à la base à éviter étant donné qu'il contient un sens qui ne s'y est pas à ce qui fait partie de la législation d'Allah, à savoir que ce qui est surrogatoire en français c'est quelque chose qui est sans grande valeur ce qui n'est pas le cas donc on essaiera d'utiliser un autre terme et de corriger en disant parmi les œuvres. volontaire à titre d'exemple, ce qui, en termes de récompense, équivaut aux obligations. Donc, fait partie de la sagesse d'Allah et de la miséricorde qu'il a envers ses serviteurs, qu'il a légiféré parmi les œuvres volontaires, ce qui, en termes de récompense, équivaut aux obligations, et ce, afin d'augmenter la récompense de ceux qui œuvrent et pour pallier aux manquements qui pourraient survenir dans l'accomplissement des actes obligatoires. Il est en outre connu que les obligations... seront complétés par ces actes volontaires le jour du jugement. Parmi les jours durant lesquels il est recommandé de jeûner, les six jours de Shawwal, et ce conformément à ce qu'a rapporté l'imam Muslim dans un recueil authentique d'après Abu Ayyub al-Ansari, qui rapporte du prophète sallallahu alayhi wa sallam, a dit Celui qui jeûne Ramadan, puis le fait suivre de six jours de Shawwal, c'est comme s'il avait jeûné continuellement. Les alamats du fiqh ont dit qu'il est préférable que ces jours soient jeûnés juste après le jour de l'Aïd. Cela il est recommandé de s'empresser à faire les bonnes œuvres. Il est également préférable de les jeûner de manière successive car c'est plus simple et plus prompt dans l'accomplissement des actes de piété. Et donc il faut retenir que de manière générale, il est recommandé de s'empresser à accomplir les actes de piété. On retiendra du hadith d'Abu Ayyoub. Que celui qui jeûnera ses six jours après ou avant d'avoir rattrapé les jours non jeûnés de Ramadan ne pourra bénéficier de la récompense annoncée. Et ce, car il n'est pas encore concerné par par la parole du Prophète alayhi wa sallam, celui qui jeûne Ramadan. Il n'y a pas de mal à retarder ce jeûne jusqu'après le début du mois de Shawwal même si l'empressement dans l'accomplissement des bonnes actions est préférable, comme nous l'avons vu. Quant à celui qui n'a pas pu jeûner les six jours de Shawwal pour une excuse valable telle que la maladie ou le rattrapage du jeûne de Ramadan en entier, il aura la possibilité de le rattraper et il obtiendra, si Allah le veut, sa récompense, comme c'est le cas pour les prières volontaires avant et après les prières obligatoires. Parmi les jeûnes recommandés également, les neuf premiers jours de Dhul-Hijjah. La preuve de cela réside dans ce qu'a rapporté l'imam Al-Bukhari d'après Ibn Abbas qui rapporte que le prophète alayhi wa sallam a dit « Il n'est pas de jour pendant lesquels la bonne action est autant aimée d'Allah que pendant ces dix jours. » Le jeûne faisant partie des bonnes actions légiférées il est donc recommandé de le pratiquer pendant ces jours, de même que la prière, la lecture du Qur'an et autres actes méritoires. Le dernier de ces neuf jours est le jour de Arafah. Et cela nous mène d'ailleurs... a abordé le troisième type de jeûne recommandé, à savoir le jeûne du jour de Arafah, pour celui qui ne fait pas le pèlerinage. Le jour de Arafah est le neuvième jour du mois de Dhul-Hijjah. L'imam muslim a rapporté, d'après Abu Qatada, que le professeur a été questionné à propos du jeûne du jour de Arafah et a dit « J'espère d'Allah qu'il expie l'année qui le précède et celle qui le suit ». Ainsi, le jeûne de ce jour est préférable au jeûne de Ashura, car concernant ce dernier, le prophète sallam s'est contenté de dire, j'espère d'Allah qu'il expie l'année qui le précède. Donc le jeûne du jour de Arafah a comme mérite supplémentaire que le prophète sallam ait espéré d'Allah qu'il expie l'année qui le suit. Le jeûne de ce jour est donc fortement recommandé. Parmi les jeunes recommandés également, le jeûne du mois d'Al-Muharram. Al-Muharram est le mois qui succède à Dhul-Hijja. Le second calife de l'Islam, Omar ibn al-Khattab, l'a institué premier mois de l'année égyrienne. Son jeûne est par ailleurs le plus méritoire après celui du Ramadan. Conformément à ce qu'a rapporté l'imam muslim d'après Abu Huraira, qui rapporte que le prophète wasallam, a dit « Le meilleur des jeûnes après celui de Ramadan, c'est celui du mois d'Allah, Al-Muharram. » Également, Parmi les jeûnes recommandés, le jeûne du jour de Ashura. Le hadith d'Abu Qatada, anhu, que nous venons de voir, prouve donc que le jeûne de Ashura, le dixième jour de Muharram, est recommandé, plus que ne le sont les autres jours du mois de Muharram. Quant au neuvième jour, il le suit dans le mérite, comme cela a été rapporté par l'imam muslim d'après Ibn Abbas, anhuma, selon qui le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit Si je vis jusqu'à l'an prochain, je gênerai, certes, le neuvième jour, c'est-à-dire avec le dixième, en compagnie du dixième. Quant au fait de ne jeûner que le dixième jour, c'est permis. Mais le jeûneur ne bénéficiera pas de la récompense de s'être différencié des juifs. Comme cela a été rapporté par Ahmed, Ibn Khouzaïma et Al-Bazzar, et authentifié par Al-Albani, d'après Ibn Abbas, que le prophète a dit « Jeûnez les neuvièmes et dixièmes jours, différenciez-vous des juifs ». Parmi les jeunes recommandés, les lundis et jeudis de chaque semaine, Ahmed Abu Daoud, Tirmidhi, ainsi qu'Al-Nasa'i ont rapporté de ça, Zaïd, que le prophète alayhi wa sallama, a dit Ils sont deux jours au cours desquels les œuvres sont présentées à Allah Azza wa et j'aime que mes œuvres soient présentées alors que je jeûne. Il a été authentifié par le Sheikh Al-Albani dans son livre Irwa Al-Ghanil. Également, parmi les jeunes recommandés. Et avant d'aborder le, le, le prochain, nous allons parler du jeûne du samedi, ou du, excusez moi du lundi en particulier. Le prophète wa sallam, a dit à son sujet, c'est le jour au cours duquel je suis né. Donc on parle bien ici du jeûne du lundi en particulier. Avant ça, on a parlé du fait de, lundi, de jeûner le lundi et le jeudi. Et on a évoqué le mérite que cela contient. Quant au lundi en particulier, le prophète a dit à son sujet C'est le jour au cours duquel je suis né, et au cours duquel j'ai été envoyé, et au cours duquel la révélation m'a été descendue. Le jeûne du lundi est donc plus recommandé que celui du jeudi, et ce. Du fait de ce mérite particulier qui a été mentionné par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parmi les jeûnes recommandés, les trois jours de chaque mois. Al-Bukhari et Muslim ont rapporté de Abdullah ibn Amr ibn al-As. Radiyallahu anhumma que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Le jeûne de trois jours pendant chaque mois équivaut au jeûne perpétuel. Et Muslim a rapporté de Aïcha. radiyallahu anha, que le Prophète sallallahu alayhi wa sallam jeûnait trois jours de chaque mois elle dit peut lui importer qu'il les jeûne au début au milieu ou à la fin du mois à noter que ces jours peuvent être jeûnés de manière consécutive ou non cela nous mène à la question du jeûne des jours blancs qui correspondent aux 13e, 14e et 15e jour de chaque mois et ils ont été appelés ainsi du fait que leurs nuits sont éclairées et donc en quelque sorte blanchi par la clarté de la lune. L'idéal est que les trois jours de chaque mois, dont nous avons évoqué les mérites précédemment, soient jeûnés pendant ces jours blancs. Parmi les jeûnes recommandés, le fait de jeûner un jour et de rompre un jour, c'est là le meilleur des jeûnes surrogatoire ou volontaires. Et c'est le jeûne de Daoud, comme cela a été rapporté par Al-Bukhari Muslim, d'après Abdullah ibn Amr ibn As, qui dit « Je vais certes jeûner le jour sans rompre et prier la nuit sans dormir ». Et cela parvait au prophète qui dit « Est-ce toi qui as dit cela ?» Je répondis « Je l'ai certes dit ». Le prophète lui dit alors « Tu ne vas pas le pouvoir. Jeûne donc et romp, prie et dors, et jeûne trois jours pendant le mois, car la bonne action est comptée comme dix et cela équivaut au jeûne perpétuel ». Je lui dis alors, j'ai certes la capacité de faire mieux que cela. Il me répondit, jeûne donc un jour et rend deux. C'est-à-dire deux jours. Je répliquai, j'ai certes la capacité de faire mieux que cela. Et il me répondit, jeûne alors un jour et rends un jour. Car c'est le jeûne de Daoud et c'est le meilleur des jeûnes. Je répliquai à nouveau, j'ai certes la capacité de faire mieux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit alors, il n'y a pas mieux que cela. A savoir que ce jeûne est conditionné par le fait. qui n'occasionne pas le délaissement de quelque chose d'obligatoire. Si tel était le cas, ce jeune serait alors réprouvé, car un acte obligatoire ne peut être délaissé pour un surrogatoire ou volontaire. Et on a précédemment attiré l'attention vers le fait qu'il est plus correct d'utiliser un autre terme que le terme surrogatoire pour euh, traduire ce qui est voulu par euh, An-Nawafil Ainsi si ce jeûne empêche l'individu de prier en groupe à la mosquée du fait de la faiblesse engendrée en fin de journée ou qu'il ne lui permet pas de subvenir aux besoins de ceux qui sont à sa charge ou de remplir les tâches qui lui sont imparties s'il est employé, alors il deviendra interdit. On va aborder à présent les types de jeûnes interdits et réprouvés. Après avoir donc abordé ici ce qui était recommandé. Parmi les types de jeûnes réprouvés Jeûner le mois de Rajab de manière isolée. Ceci est réprouvé car c'est une habitude de la Jahiliyyah que de sanctifier ce mois. Et aucun mérite particulier n'a été rapporté dans la sunna le concernant. D'ailleurs, les ulémas spécialistes du hadith sont unanimes quant au caractère mensonger des hadiths faisant état de mérite à jeûner ou prier durant ce mois de manière spécifique, spécialement pendant ce mois. A cet effet, l'érudit Ibn Hajar al-Asqalani a écrit une petite épître qu'il intitula « al ajab fi ma warada fi fadli rajab » Parmi ce qui est réprouvé également, le fait de jeûner le jour du vendredi de manière isolée. Les imams al-Bukhari et muslims ont rapporté d'après Abu Hurayra, que le prophète a dit « Ne jeûnez pas le vendredi, acceptez si vous jeûnez un jour avant ou un jour après ». Et l'imam muslim a rapporté d'après Abu Huraira que le prophète, sallallahu sallam a dit « Ne spécifiez pas le jour du vendredi par le jeûne, ni sa nuit par la prière. » Et Al-Bukhari a rapporté d'après Juwairia bint al-Harith qu'elle jeûnait un vendredi. Le Provence lui dit alors « As-tu jeûné aujourd'hui ?» Elle répondit « Non ». Il lui dit alors « Quand te tu jeûné demain ?» Elle dit « Non ». Il lui dit alors « rendons ton jeûne ». Il a donc ordonné de rompre. Nous comprenons de ce hadith qu'il est permis de joindre au jeûne du vendredi le jeûne d'un autre jour, le jeudi, donc qui vient précéder le vendredi, ou le samedi qui va lui succéder. Quant au fait de jeûner le vendredi sans avoir pour intention de spécifier ce jour par le jeûne, il apparaît que c'est permis. Et ce, car ce qui est réprouvé, c'est de spécifier le jour du vendredi par le jeûne, pas le simple fait de le jeûner. Ainsi, si une personne choisit de jeûner le vendredi car elle n'a pas la possibilité de faire les autres jours de la semaine, nous lui disons que c'est permis, étant donné que dans ce cas-là, elle n'aura pas cherché à spécifier le vendredi. Parmi ce qui est réprouvé en termes de jeûne, le fait de jeûner le jour du samedi de manière isolée. Ahmed Abou Daoud, At-Tirmidhi, An-Nasai et Ibn Majah ont rapporté d'après anha que le prophète a dit, « Ne jeûnez pas le samedi », hormis dans ce que vous a été rendu obligatoire. Exception est faite de son jeûne accompagné de celui du vendredi, conformément au hadith de du anha que nous venons de voir. En effet, ce qui est réprouvé, c'est de le jeûner de manière isolée. Nul grief non plus sur quiconque jeûnera ce jour pour une cause précise. C'est l'exemple du jeûne des jours de Ashura ou de Arafah s'ils correspondent à un samedi. Donc là, nous venons d'aborder... Trois sortes de jeûnes réprouvés. Nous allons maintenant aborder les types de jeûnes qui sont carrément interdits. Premièrement, le fait de jeûner le jour du doute. Il correspond au 30e jour de Sha'ban. Donc Sha'ban, c'est le mois qui précède le mois de Ramadan. Donc le jour du doute, c'est le 30e jour de Sha'ban lorsqu'il ne nous est pas possible de voir la nouvelle lune à cause de nuages ou autres. Il est interdit de jeûner ce jour par souci de précaution pour le Ramadan. Nous pouvons citer comme preuve ce qui suit. Premièrement, le hadith rapporté par Al-Bukhari, Abu Daoud, Al-Tirmidhi, an nasai et Ibn Majah qui ont rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui jeûne le jour du doute » a désobéi à Abu al-Qasim. Et ce hadith donc, a été rapporté par Ammar Niyasir du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Également, deuxième preuve, le hadith rapporté par Al-Bukhari et muslim d'après Abu Hurair, qui rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ne devancez pas Ramadan en jeûnant un jour ou deux sauf quelqu'un qui aurait l'habitude d'un jeûne alors qu'il l'accomplisse. » Parmi les jeûnes qui sont strictement interdits, le fait de jeûner les jours des deux fêtes. On vise par là donc euh, les jours de Eid. Que ce soit Eid al-Fitr ou Eid al-Adha. Cela est interdit même dans le cadre du rattrapage de jours de jeûne obligatoires non jeûnés. En effet, Al-Bukhari est ont rapporté d'après Abu Huraira. An, voici deux jours dans le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, interdit le jeûne. le jour du sacrifice et le jour de la rupture le jour de la sacrifice, c'est ce qu'on appelle Eid Al-Adha et le jour de la rupture c'est ce qu'on appelle Eid Al-Fitr la sagesse qui réside dans l'interdiction de jeûner le jour de la rupture de Ramadan c'est qu'il n'est pas possible de distinguer la fin du Ramadan si ce n'est qu'en rompant le jour de l'Aïd quant au jour de l'Aïd du sacrifice si les gens le jeûnaient ils se détourneraient de ce qu'Allah aime à savoir manger en ce jour Il a dit dans son noble livre Fakulu minha wa at'imul bais al, -ba al Mangez-en vous-même et faites-en manger le besogneux misérable. Et les ulama sont unanimes concernant l'interdiction de jeûner ces deux jours. Également, parmi les jeunes qui sont strictement interdits, le fait de jeûner les jours de Tashriq. Ils sont les 11e, 12e et 13e jours de Dhul Hijja, le 12e mois de l'année égérienne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à leur sujet Les jours de tachriq sont des jours où l'on mange, boit et où l'on se rappelle Allah. Exception est faite dans cette interdiction du pèlerin qui n'a pas sacrifié. En effet, il doit jeûner trois jours pendant le pèlerinage et sept lorsqu'il revient. Il a la possibilité de jeûner au moment où il entre en état de sacralisation pour la Umrah, même si cela a lieu avant le mois de dhul hijja s'il sait qu'il ne pourra pas trouver de bête à sacrifier par manque d'argent par exemple, ou pendant les jours de tachriq. Or, Al-Bukhari a rapporté de Aisha et d'Ibn Umar qu'ils ont dit il n'a pas été autorisé de jeûner les jours de Tashriq sauf pour celui qui ne trouve pas de bête à sacrifier. Et c'est ainsi donc que nous avons abordé aujourd'hui les types de jeûnes recommandés, ceux qui sont réprouvés et ceux qui sont interdits. C'est ainsi que s'achève ce modeste résumé et Allah est plus savant. Que ses éloges et le salut soient sur son serviteur et messager, notre prophète Mohammed, ainsi que sa famille et ses compagnons, et louange à Allah, Seigneur de l'univers.